Bien que l'exploration d'un événement négatif soit une très bonne stratégie au départ d'une médiation, il semblerait que lorsqu'un individu revient continuellement sur l'événement négatif, le fait de revenir sur l'exploration de cet événement-là soit contre-productif. En effet, pour la personne qui se plaint, il semblerait que le simple fait de parler du sujet soit satisfaisant. Ainsi, on crée une boucle de renforcement où la personne verra un avantage à revenir continuellement sur le sujet du passé parce que ça lui permettra simplement d'en parler. L'autre partie qui doit subir ses continuels retours en arrière peut être découragée par le manque de progrès et devenir moins ouverte au x compromis. Même si elle est bien attentionnée, la stratégie qui consiste à explorer la signification d'un événement peut en fait encourager une partie à revenir continuellement dans le passé et par le fait même constituer une stratégie peu efficace.